Dans la chronique santé de la semaine passée, on vous parlait de l'érisipel, qui est une infection de la peau due à une bactérie, comme l'explique Dr Eri Opéra, dermatologue. L'érisipel est due à des bactéries communément appelées streptocoques. Il réalise une dermohypodermite, c'est une inflammation de la peau et des structures sous-jacentes et qui deviennent inflammatoires, très souvent localisées au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes et au niveau du visage. Ce Selon toujours ce docteur, une fièvre persistante est un des symptômes de cette maladie. C'est une personne qui est très fatiguée qui a une fièvre permanente, quand bien même vous donnez des antipyrétiques, ça n'arrive pas à régler le problème. C'est une personne qui se sent fatiguée, qui n'a pas d'appétit. Franchement, il a l'air d'un malade et chez qui il faut prendre en compte un milieu hospitalier parce qu'une fièvre persistante, il faut prendre en charge avec beaucoup plus d'attention. Docteur Mopeda précise que la maladie d'Arizipel peut être traitée. C'est un traitement qui généralement nécessite une hospitalisation de courte durée, environ une semaine pour pouvoir donner des antibiotiques qui sont lourds, injectables à administrer environ 3 à 4 fois et par jour. Le but de l'hospitalisation, c'est de s'assurer d'abord de l'efficacité du traitement pour éviter les complications. Et deuxièmement, c'est de s'assurer de la tolérance du traitement parce que les traitements, vous le savez, c'est une arme à double tranchant autant et permet de résoudre les problèmes du malade. Mais elle peut également être l'objet de complications dans le cadre de ce qu'on appelle les effets secondaires. Pour ce spécialiste des maladies de la peau, les risipelles peut avoir des complications. C'est une maladie qui, négligée, peut avoir des complications graves. Les microbes initialement localisés au niveau de la peau peuvent passer à travers les muscles Et ça donne ce qu'on appelle des fasciites nécrosantes qui, une fois négligées, peuvent conduire à une mortification des tissus et le membre va perdre sa vitalité. Le traitement, ça va être une amputation, malheureusement. Il ajoute également que cette maladie peut entraîner le coma chez le sujet contaminé. Et dans d'autres situations, la bactérie peut passer dans le sang et il y a des structures de l'organisme qui sont beaucoup plus sensibles que les autres, notamment le cerveau. Vous comprendrez dès qu'il y a une situation de septicémie, c'est-à-dire une généralisation des bactéries dans l'ensemble de l'organisme, tout simplement parce que les germes sont passés à travers le sang. Le sujet va sombrer facilement dans le coma. Pour ce qui est de la prévention de cette maladie, le dermatologue conseille le respect des règles d'hygiène. Et la prévention qui repose à une observance des mesures d'hygiène, aussi bien vestimentaires que corporelles. Deuxièmement, il faut traiter bien les différentes maladies de la peau qu'en soit l'origine, parce qu'elles peuvent servir de porte d'entrée à ces microbes responsables de l'érisipel. Et troisièmement, dès que vous suspectez, il faut une consultation médicale précoce pour mettre les choses rapidement au point. Docteur Erim Opera, dermatologue, précise que cette maladie d'érisipel n'est pas transmissible.